Sorgia et Fer, Sorgia. maintenant Dansez maintenant Dansez maintenant Dansez maintenant dansez maintenant Dansez maintenant dansez maintenant, Danser maintenant. Danser maintenant. <rire> Une émission proposée par Hubert Ledent Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Dansez maintenant sur Sorgia FM, évidemment Et aujourd'hui, on va faire une spéciale une spéciale sortie d'album un copain un copain que, que j'apprécie beaucoup, euh, avec Christophe on a décidé donc de vous faire découvrir euh, son dernier album qui vient de sortir euh, version CD version clé USB aussi d'ailleurs vous trouverez ça sur son site je vais vous en dire plus, puisqu'il s'agit de Damien Poyard, le dernier album c'est quand même son 21 e album il faut le savoir euh, qui vient de sortir, ça, ça, ça s'intitule euh, ce CD s'intitule La vie est faite danser, un bel album euh, que je vous recommande, d'ailleurs vous allez pouvoir le découvrir complètement je ne vous cache rien, on va écouter euh, tout ça euh, très religieusement si je peux m'exprimer ainsi, maintenant faut éviter de dire ce genre de choses en général bref, euh, voilà un album euh, à découvrir et à écouter et à apprécier, et puis en fin d'émission Vous aurez une toute petite surprise, je ne vous en dis pas plus pour le moment puisque c'est une surprise et ben voilà on va la garder jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'émission. Pour l'instant on va découvrir donc cet album de Damien Poyard avec pour commencer Maria Dolorosa et on enchaînera avec le fameux Caballero, un très très beau boléro Damien Poyard. Dansez maintenant Épousée, la plus jolie des fiancées Et dans l'église joliment décorée C'est elle qui vient juste arriver Maria Dolorosa C'est beau, c'est fou comme il t'aime Avec tes yeux de braise Dolorosa. Tous les sermons éternels ne seront que chimères si toutes les prières des hommes de la terre résonnent dans ton cœur, ma jolie Maria, fais attention à toi. C'est fou comme il t'aime, avec tes yeux de braise, ton corps sans suel, ton sourire au Maria Dolorosa, tous les sermons éternels ne seront que chimères sur toutes les prières des âmes de la terre. Parti bien loin de chez lui, de sa terre, de son pays, loin de ses parents, de ses amis, pour se faire une nouvelle vie. Mais il a gardé au fond de lui le désir de revenir pour retrouver la jeune fille qui l'attend. Là-bas. Reviens chez nous cavalero. Sur ton cheval comme un héros. Dans cette brume tu espères. Même si ce rêve n'est que chimère. Reviens chez nous cavalero. Sois fier et sois le plus beau. En agitant ton sombrero Reviens-nous au caballero Dans la clairière qui te ramène Sans crainte Près de chez toi Tu laisses au loin Toutes tes peines Tes douleurs Et puis toutes tes joies Mais tu as gardé Au fond de toi Le désir De revenir Pour retrouver La jeune fille Qui t'attend Là-bas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 O Ça commence sur les chapeaux de roue quand même avec Damien Poyard et on va continuer avec un cha-cha-cha qui s'intitule Un cha-cha pour ton cœur. Voici donc Damien Poyard. Les filles des tropiques dans sa moitié nue. Leur sourire magnifique nous souhaite la bienvenue. La musique du ciel bleu de latino Nous serons si heureux Dans cet eldorado Du soleil pour ton cœur Un cha-cha pour le mien Pour trouver la bonne heure. On change de métier, Avec Damien et la vie est faite pour danser. La vie est faite pour moi la vie est faite pour nous faire danser La vie est faite pourquoi la vie est faite pour ça la vie est faite Cette musique un peu country Voici donc un baillon, le baillon des Andes Toujours avec Damien Poignard Je vais vous en dire quand même un petit peu plus sur Damien puisque il est né le 15 septembre 1979. À Moulin, c'est dans le 03. Et puis il a commencé ses premières gammes à l'âge de 5 ans quand même, avec euh, un accordéoniste qui s'appelle Christian Reverdi. C'était son professeur et qui l'a conduit d'année en année, de concours en concours euh, et de qualification en qualification dans toute la France. Ce qui explique, euh, voilà, qu'on qu connaît euh, Damien Poyard, justement, dans toute la France. Allez, on enchaîne avec l'amour a toujours raison. Lancez maintenant Je... Sur son grand bateau blanc Sa douceur nous escorte Nous sommes ses enfants Sa musique est si belle On ne pense qu'à lui Quand il nous en sort Celle de midi à minuit Le mois ou la journée, à toute saison, l'amour a toujours raison. Quel que soit son âge, quand on le partage, chacun a sa façon, l'amour a toujours raison. très bon vieux temps quand c'était mieux avant Alors on râle On parle de la pluie du mauvais temps Et que ça change tout le temps Alors on râle On dit que le patron est exigeant Et qu'il se plaint tout le temps Alors on râle Quand on a la paix à la fin du mois Elle disparaît, puis ça alors on râle Un, deux, trois, c'est sacré Et c'est pas demain qu'on les arrêtera 3, 2, 1, ok c'est bon de râler Mais ça n'empêche pas de chanter ce refrain -là. Ah, c'est vrai que cette chanson parle de la particularité des Français à râler tout le temps. Bah oui, c'est comme ça, que voulez-vous Alors, on part dans une autre ambiance maintenant avec cette chanson qui vous fera peut-être danser en ligne. Vous regarderez sur Internet, vous trouverez les pas. Voici les Cornemuses. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le jour où je suis allé Sur les terres écossaises voir les châteaux hantés J'avais repéré un petit café pour me désaltérer Mais quand je suis rentré black tout le monde s'est danser. Avec les Écossais, moi je voulais les faire tomber, mais c'était pas gagné. Un peu fatigué, j'ai alors cherché un coin de tabouret. Mais le patron m'a dit, toi mon ami, tu vas danser. force d'attendre Elle s'invente des rêves tendres Des verres de thé qui la réchauffent sa mémoire De ces mots d'autrefois brûlant comme l'espoir Macumba, elle danse tous les soirs pour les loueurs du port qui ne pensent qu'à boire. Au oh, Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre au oh, Macumba, Macumba. Maintenant, sur Sanjia FM, Uber Il fallait y penser, il y a pensé. C'était donc en chacha, le célèbre Makumba de Jean-Pierre Madère. Avec maintenant une autre ambiance, elle partage mes rêves. Au premier rendez-vous, elle a squatté mon cœur. Pour faire jaillir en nous L'étincelle du bonheur J'oublie tous les pourquoi J'ignore tous les communs Quand elle est avec moi Tout devient évident Elle partage mes rêves La reine de mes nuits Elle enchante ma vie Comme un soleil d'amour clair et elle sera pour toujours la plus belle du monde We hey, Que Damien c'est quand même le spécialiste de la danse en ligne C'était le reggaeton ou le reggaeton Je sais pas comment on dit, mais en tout cas c'était une danse en ligne Qu'ils ont lancée avec Jérôme Robert Il faut dire que ça marche bien et c'est super sympa Voici maintenant ce butterfly Que chantait Daniel Gérard à l'origine Interprété ici bien sûr Par monsieur Damien Poyard Tu me dis Loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore cette fille que j'avais surnommée the Fly My Butterfly Dans un mois je reviendrai Butterfly My Butterfly où je resterai Resterai, notre amour est si grand ou ici si grand que le ciel y tiendrait tout dedans Malgré ce que tu dis je sais qu'elle m'aime encore cette fille que j'avais embrassé Butterfly My Butterfly dans un mois My Butterfly Près de toi Je resterai Allez, on parle d'amour, de castagnette et de tangour. Eh oui, c'est le célèbre Canarias, euh, ce passodob que, que tout le monde connaît, évidemment. Euh, on va continuer maintenant toujours avec une chanson interprétée par Damien Poyard que j'ai eu le plaisir de, de composer avec eux, avec, quand je dis avec eux. Donc c'est avec Damien Poyard, avec euh, Jérôme Robert et même avec mon épouse Jocelyne. Et ça s'intitule « Tu ne le dis pas ». C'est un joli boston que je vous conseille euh, d'écouter attentivement. Ces belles paroles très romantiques, même un peu tristes, mais ça c'est pas grave. Allez, on écoute. Il y a... Regard tous ces mots tendres, ces mots trop rares, il y a dans tes silences des mots plus forts que a tu ne le dis pas et Tu n'oses pas et tu ne vois qu'elle Elle te t'ensorcelle Tu ne le vis pas Tu ne le fais pas Cet amour cruel te coupe les ailes Il y a dans tes pensées Les soupirs Et les regrets Il y a Ces heures perdues Ce temps qu'on ne Rattrape plus Tu ne le dis pas Tu ne le cries pas Et tu ne vois qu'elle Elle, Elle t'en sort celle, Mais tu ne vis pas Car tu n'oses pas Cet amour cruel Te coupe les ailes Il y a Ce cœur qui bat À l'abandon Pour qui, pourquoi Tout ton être Qui se consume C'est ça ta vie Ta terre qui brûle Tu ne le dis pas Tu ne parles pas Mais tu ne vois qu'elle, elle, elle t'en sorcelle Tu ne le vis pas, tu ne vibres pas Cet amour cruel t'a coupé les ailes Alors je vous l'avais dit en début d'émission, je vous ai réservé une surprise. Alors quelle surprise me direz-vous Eh bien écoutez, sachez-le, nous allons sortir avec mes collègues de l'orchestre Tendance un CD, euh, un nouveau CD euh, qui s'intitulera d'ailleurs Tentation. Quand je dis mes collègues, vous les connaissez certainement. Il s'agit de Dimitri Sossard et de Lionel Belluard, mes deux compères de l'orchestre tendance avec qui maintenant euh, et bah écoutez, on, on essaye de faire danser euh, un maximum de gens et, et, et les, les gens répondent présent alors ça nous fait plaisir et donc on s'est dit on va faire quand même un bel album un album qui s'intitule donc tentation avec dedans euh, tous les titres que vous nous avez réclamé les titres que vous préférez et cette chanson que je vais vous faire découvrir maintenant est donc extraite et c'est la première fois qu'elle passe à la radio vous allez pouvoir l'apprécier je l'espère en tout cas à sa juste mesure Ça s'appelle « La terre où je suis né ». C'est une jolie chanson, un joli slow, et avec des paroles, ma foi, merveilleuses. « La terre où je suis né », tendance C'est un village au fond de ma vallée. C'est un clocher qui sonne dans le soir.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 La terre où je suis. Née. Aujourd'hui la blessure est profonde ça fait si mal quand on s'en va trop Où je suis Dansez maintenant sur Sangia FM, Hubert Ludon. Voilà, c'était donc un extrait de ce nouvel album qui sortira bientôt avec l'orchestre Tendance, Lionel Belluard, Dimitri Sossard et votre serviteur. Hubert Ledant. On revient avec le, ce, justement cet album qui vient de sortir de Damien Poyard qui est merveilleux et on va s'aimer à ciel ouvert. Allez jusqu'au bout du délire, trouver un torrent de plaisir, et crier à tous les échos, à se faire éclater la peau. Proposé par Hubert Ledent. Voilà donc euh, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel album euh, qui vient de sortir donc euh, l'album de Damien Poyard, le numéro 21 La vie est faite pour danser, à vous procurer sur son site damien-poyard.fr N'hésitez pas, euh, vous aurez la possibilité d'acheter le CD ou la clé USB à votre convenance parce que maintenant il faut vivre avec son temps Alors on termine avec une cumbia, ça s'appelle Mon Chiquito et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine, même station, même heure Ciao, bye bye Dansez maintenant Un soleil brûlant au large de l'océan Il vit sa vie comme un pauvre mendiant. Son histoire à lui c'est tout un roman Un ciel d'azur et des tourments Il va gagner sa vie en jouant la comédie Son rêve à lui c'est la Californie Mais il garde l'amour de son pays De sa famille, de ses amis Chiquito, il danse, Chiquito, il chante pour tout le village Et il est heureux, la lumière scintille au fond de ses yeux Sur sa guitare, il joue ce qu'il veut Il tape dans ses mains, il est heureux Il chante l'amour en partage C'est un Hidalgo